Attentat le volcan d'Afrique du sa diamant, le seul et unique pape au monde qui autorise les préservatifs. Yeah. Yeah. Dej mi je, bakuša.